Où les darons sont dans la t o u r n a n t e pas tournant, juste tournante. Jeux 3S s e comme plaques tournantes. o ù ici, tous ventent, tous mangent, tous ventent de vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les r a 3 s balais. Grands ou gringalets, les armes où vous e t t e s là, la harne qu'il fallait. Le plan épargne dans le matelas des mâles. Les petits ont faim, ont des crampes à l'estomac. Et pour arriver à leur fin, ils iraient même jusqu'à t r o m a Et r a t e n Rate pas les gens, assister des temps modernes, e t voleurs par tous les temps, g r a n d les petits boss, bêta, puis ils bougent, expérendos, dos qui t e n d pas la main au feu rouge, et y'a les pistolets à eau, et les gros beretta, comme y'a les soirées ghetto, et puis les soirées guetta, t o u s l a r o u f d a n s le méta, des crampons un g r a n d p o n t y'a la loi de l'omerta, devant les a r a n c o t a l e t s s t a r s f e s ferme-la, grand con, t'as la frousse, donc tu tousses, tu t'expliques, ferme-la, Je laisse l'odeur de a bite, j'habite, où j'ai grandi. Au quartier, pas d'MJ, peu de pit, s trop d'MC, trop de spédés, de la b PJ. Ma 25ème bougie, si je souffre, je suis paumé, perdu dans le tas, et c'est le cas, j cogite. Donc je réplique en conséquence, ma beute entre ces uns, je reviens, j'ai la fait n c e j r la e brûle l e France. t'entends d tu hurles Que la h a passe, l nul testicule brûle, brûle Babylone brûle crier, l e n'est inciner système en Bayabone u au Qu'un r part pas on ton décès qui û Quand on e s crié, faut que tu hurles Tu dis qu'on avance, mais on va le compte, on recule Un morceau lance la m e p o u r la jeunesse qui se transforme On se répète peut-être, mais nique, on repasse une couche On n'en a jamais assez dit, on récit dit, m écoute T'es pas au bout de tes peines, y'a tout un tas de groupes Plein d'injures dans la bouche, j'ai toujours sur la défensive Le rap c'est pas que ça, mais c'est ça qui fait qu'on le kiffe Un bête de sang qui tourne en boucle, j'écris un coup, bécile Des lyricistes, q u i mal trait e n t la langue de Molière J'ai pas le bac littéraire, mais j'm'ai m i é les mots, j m m m m m u m m Encore une fois on les agueste on, on part en guerre et on les traumatise avec bagarre en guest Devine qui est-ce qui revient sur le terrain Pour faire la zermie aux fils de l'âge qui sont sur nos reins Paroles de chien, p r ê t à partir en couille pour rien Dans le même sac, m e i s les fachos et tous les faux p u r i s t e s On revient Qui e t la France et tu peux rien On dit ce qu'on pense Même si ça change rien On dit ce qui se passe, on voudrait qu'on soit tous piles Et qu'on s'en batte les couilles, qu'on reste cool et optimiste Et on perd pas la face, pas la peine de faire un débat On revient mettre des baffes en 2004, ces générations rien n'a pas Macron perd du désastre, comment que ça part en vrille Ça sent l'essence, ma génération crie vengeance Va pile, la France refuse de regarder sa jeunesse en face Trop d'illusions, perdues, la France est qui la garde Brûle, brûle, babylone brûle Je veux t'entendre crier, faut que tu hurles l a i s s e z m e i subir la France sur un couplet de 24 Rines e t Marianne, pas vrai que tu deal avec Marine On fait d Zarko, c'est du Pancard et Sarsen i e Fais gaffe quand tu fais le plein, y'a pas que des snipers à Washington Dealer, que je b a i s e leur administration Avec un son impur, qu'à preuve nos sillons On chante l'espoir, on f e r t un blanc rouge On graille ta chair, on digère mal des poulets On pleut en c rouge, un gros doigt b o u s nos chefs d'État, nos dignitaires Sans oublier les balles traînent du bloc identitaire Notre haine est justifiée car l'état nous braque T'as qu'à convertir en smic, ce qu'a détourné Chirac p a r a i t i l que c'est notre faute les mots à l'Elysée Du trou de la sécu à la sécurité Ils nous bravent tous dans un monde imaginaire On est le contraire de ce qu'ils pensent, on veut caresser nos r ê v e s On défonce les a priori à coups de b a t t e Dans ce bled, les esprits sont restreints, le monde est f a e q u e s k a n Hecker, anti-star et député, la délinquante donne du taf aux i l o t i l i e r s Elle coupe les chants du béton et de ses roses, les conséquences de la colère sont plus graves que ses causes. Dites à la France que pour elle on a le sourire, quiconque t'a q u i n e annuité i pense à fort mourir. La v e brûle, brûle, Babylone brûle, je t'entendre crier p a u r que tu hurles. e t l e ache à leur face, on ébarre aux cellules, qu'elle incinère ton système qui p qu、ah, a r en t h è s t i c u l e Fayabro brûle, brûle, Babylone brûle, Babylon brûle, je t'entendre crier p a u r que tu hurles. Tu dis, ファミロンの i ウェイツァン・ビ r ソン・ティ・プログ l e Trilonne brûle, Je t'entends de crier, faut que tu hurles Tu、yeah, d i s qu'on avance, mais enfin, mon tour e c u l e Un,、yeah. un morceau lance, l'impôt,、yeah, la chalette est é a n c é e、yeah, yeah.